Compte de fées en français La belle au bois dormant En des temps anciens, il était un royaume heureux où vivaient son gentil roi et sa merveilleuse reine. Le roi et la reine n'avaient qu'un seul souhait. Ce souhait était d'avoir un enfant. La reine priait tous les jours le dieu soleil de lui donner un enfant. Oh dieu soleil Tu nous as accordé tous les plaisirs de la vie Mais tu as oublié de nous bénir avec la venue d'un enfant que nous pourrions aimer S'il te plaît, mon Dieu <rire> Je t'en prie, s'il te plaît, oh, je t'en supplie, s'il te plaît <rire> Soudain, un rayon solaire descendit du ciel et vint frapper un rocher tout près Le rocher se transforma en un beau crapaud Ne t'inquiète pas, ma jolie dame, ton souhait sera exaucé « Avec la venue du printemps, les fleurs s'épanouiront et la vie t'apportera une petite fille dans ce monde !» Et le crapaud disparaît. « Oh, merci pour ta bénédiction, Dieu soleil !» Après quelques mois, comme l'avait prédit le crapaud, le miracle se réalisa. La reine donna naissance à une belle petite fille. « Tes joues sont si rouges, comme une rose Je vais t'appeler Aurore !» « Oh, mais tu es une bénédiction du Dieu Soleil. Je vais t'appeler Soleil. » Le roi, ne pouvant contenir sa joie débordante, annonça un grand festin. Il invita le royaume tout entier, les prophétesses et les fées divines à venir bénir son enfant. Le roi et la reine firent don de quantité d'or à tous ceux qui leur rendirent visite au palais. Les douze bonnes fées s'avancèrent pour présenter leur bénédiction à l'enfant. « Que la beauté de l'univers soit tienne pour toujours !»« Petite princesse, mon cadeau sera le bonheur éternel. Tu ne seras jamais triste, mais toujours heureuse. »« Je t'accorde un grand courage, l'honnêteté, la gentillesse, l'amour, la santé, l'intelligence. » L'une après l'autre, elles lui accordèrent toutes les qualités humaines qu'on pourrait souhaiter. Quand la e fée fut sur le point de faire son don à la jeune princesse, le grand hall fut soudain envahi d'une fumée verte. Quand la fumée verte eut disparu, une treizième fée apparut, celle qui vivait dans la forêt sombre et qui n'avait pas été invitée. Elle brûlait de colère parce que le roi avait oublié de l'inviter. Donc, je vois que tout le monde a été invité, tous les gens du royaume et les fées Mais malheureusement, je n'ai pas été invitée. Est-ce parce que je suis noire et que votre enfant est blonde et jolie <rire> Je, je m'excuse d'avoir été impoli. Eh bien, je ne laisserai pas cette belle petite princesse en recevoir un don vraiment unique. La plus belle des princesses grandira dans le bonheur, l'amour et l'admiration. Mais, quand la princesse atteindra ses 15 ans, elle se piquera le doigt sur le fuseau d'un roué et en mourra. Oh, mon <rire> Dieu Trapez le monstre <rire> Tout le monde fut terrifié par sa malédiction. La reine commença à pleurer. Le bébé se mit à avoir peur et à pleurer aussi. La dernière fée se pencha alors sur le berceau du nouveau-né pour accorder son vœu. Oh, mon petit bébé, je ne peux pas défaire la prophétie diabolique, mais je peux au moins l'adoucir. Ah la princesse ne mourra pas à l'âge de 15 ans, mais tombera dans un sommeil profond pour une durée de 100 ans. Merci, ma bonne fée, d'avoir ainsi béni, mon enfant. Nous te serons toujours reconnaissants de ta bonté. Mais, ma bonne fée, nous voulions tellement la voir épouser celui qu'elle aime Nous ne pourrons voir notre souhait exaucé, car nous ne vivrons pas plus de 100 ans. Peux-tu faire quelque chose pour que nous puissions la voir se marier D'accord, d'accord. Quand la princesse s'endormira, alors toutes les personnes présentes au palais s'endormiront dans les heures qui suivent et se réveilleront avec elle cent ans plus tard. Elle se réveillera d'un sommeil profond lorsqu'un beau prince charmant touchera son corps. Mmh. Et seulement à cette condition, elle pourra se réveiller. Ah, oh, merci, ma bonne fée Nous vous remercierons éternellement La bénédiction adressée par la bonne fée fut un soulagement pour tous. Néanmoins, la terreur d'une malédiction continua de planer sur le royaume. Dans l'espoir fou de sauver son enfant, le roi fit brûler tous les fuseaux de tout le royaume. Les servantes rassemblèrent tous les fuseaux qu'elles trouvèrent et les firent tous brûler. La jeune fille grandit, parée de toutes les qualités offertes par les fées royales. Toutes, d'ailleurs, l'aimaient beaucoup. Les années passèrent, et enfin arriva le jour des 15 ans d'Aurore. Le royaume fut décoré pour l'occasion. On y organisa un grand festin. La journée se termina sur une note joyeuse, car rien de grave n'était arrivé. Malheureusement, une nouvelle arriva du royaume de la reine lui apprenant que sa propre mère était malade. Le jour suivant, la reine demanda à son valet favori de bien s'occuper de sa fille, la princesse. Le roi et la reine se rendirent au royaume de la reine. La princesse serrait dans le jardin et jouait avec les oiseaux. Duéna arrosait les plantes de l'autre côté du jardin. Soudain, des nuages se formèrent dans le ciel et commencèrent à cacher le soleil. Un joli papillon vint s'asseoir sur la fleur à côté de la princesse. « C'est vraiment un joli papillon Je n'ai jamais vu de papillon aussi brillant Je vais essayer de l'attraper !» Le papillon scintillant hypnotisa tellement la princesse que celle-ci se mit à lui courir derrière pour l'attraper. À la fin, le papillon vola jusqu'à une vieille tour. Maintenant, le soleil était complètement caché par des nuages sombres. Elle grimpa en haut des escaliers étroits en suivant le papillon jusqu'à se retrouver devant une petite porte. Elle ouvrit la porte pour attraper le papillon. Mais au milieu de la pièce, elle vit une vieille femme assise derrière un rouet qui tranquillement travaillait sur son ouvrage. Bonjour madame, est-ce que vous avez vu ce beau papillon doré qui volait Non, je ne sais pas. Et quelle est donc cette chose là-bas qui tourne si vivement Eh bien, c'est un rouet pour coudre. Veux-tu l'essayer Oh oui, bien sûr, madame. Je n'avais encore jamais vu ça de toute ma vie. Elle attrapa le fuseau dans sa main pour commencer à le faire tourner, mais dès qu'elle touche à l'objet, elle se piqua le doigt et la prophétie se réalisa. La princesse tomba en arrière et s'endormit dans un profond sommeil. <rire> « C'est en punition pour tes parents, car il m'avait insulté, moi, la fée noire <rire> !» Bientôt, Duéna réalisa que la princesse ne se trouvait plus dans le jardin. Elle la rechercha partout dans le palais. Le roi et la reine revinrent au royaume et apprirent l'horrible nouvelle. On ordonna à chaque servant et à chaque soldat de chercher la princesse. Le roi lui-même partit à la recherche de sa fille. Très vite... Ils atteignirent la vieille tour. Ils grimpèrent et ouvrirent la porte. Le roi vit la belle au bois dormant endormie à côté du fuseau et se mit à pleurer. Oh, « oh, oh, soleil Oh, soleil Que t'est-il arrivé, mon enfant ?» La reine entra dans la pièce. Oh, « Oh, mon Dieu La prophétie Nous l'avons perdue pour les 100 prochaines années !» Oh ma chérie, s'il te plaît, arrête de pleurer Comme l'a dit la bonne fée, nous allons tous tomber dans un profond sommeil Mais avant cela, nous devons vite la préparer pour la venue du prince Le roi appela à l'aide toutes les bonnes fées Elles habillèrent la princesse dans ses plus beaux habits Les fées décorèrent son lit avec plein de fleurs colorées et des fourrures blanches Ensuite, elles placèrent la princesse sur le lit. Elle était vraiment superbe. Wow, « Waouh, regardez comme elle est belle !»« Oui, parce que c'est la belle au bois dormant. » La bonne fée blanche commença alors à chanter. « Oh Dieu soleil, voici ton enfant ici étendu sur le lit. » Lorsqu'elle aura dormi cent ans, envoie-lui un de tes messagers à l'amour pur Pour qu'elle puisse se réveiller et diffuse à nouveau tes bénédictions sur tout le royaume Amen. Amen Il ne nous reste que peu de temps ma chère, rejoignons vite nos trônes, dépêchons-nous Les fées quittèrent le palais, aux portes du palais elles chantèrent des chants protecteurs Une par une, elles s'immobilisèrent. Les soldats s'endormirent sur le sol, les chevaux dans leur boxe, les chiens dans leur cours, les pigeons sur les toits, les mouches sur les murs. Et même le feu qui brûlait dans le foyer cessa de vaciller pour s'immobiliser. Le roi et la reine s'endormirent sur leur trône. Un nuage sombre vint obscurcir le royaume. La pluie se mit à tomber lors de gros orages. Et peu de temps après, une immense haie d'épines poussa tout autour du château, jusqu'à le cacher complètement. Au bout de quelques années, les gens commencèrent à débattre de la possible mort de tout le royaume. Beaucoup de princes vinrent essayer de traverser la haie, mais cela restait impossible. Les jeunes hommes restèrent souvent coincés et furent souvent incapables d'en sortir sans se faire piquer par les épines. Enfin, un beau jour, un jeune prince qui avait remporté beaucoup de batailles et qui avait conquis beaucoup de royaumes entendit parler de l'histoire du royaume endormier de sa belle princesse. Monseigneur, c'est très risqué de rentrer dans le palais. Aucun prince n'est ressorti vivant de ce royaume. <rire> Alors c'est un bon défi. C'est décidé, je vais me rendre là-bas et libérer la belle au bois dormant. « Mais combattre la malédiction de la fée noire n'est pas chose facile !»« Eh bien, je relève le défi, et je sauverai le royaume tout entier de cette malédiction. Le dieu soleil est toujours avec moi. Si je réussis, je gagnerai aussi sûrement le cœur de la belle au bois dormant. » Heureusement, à cette époque, le délai de cent ans touchait presque à sa fin, et il fut temps que quelqu'un aille réveiller la princesse. Le prince arriva au château. À ce moment-là, l'orage se termina. Les nuages noirs laissèrent place au soleil qui recommença à briller de tous ses rayons. Il arriva dans la cour du château et vit tout le monde immobile endormi. « Soldat Soldat !»« Mon Dieu, il n'est pas mort. Son cœur bat encore. » Le prince vérifia les battements de cœur d'autres soldats et réalisa que tout le monde, en fait, était vivant. Il avança plus loin dans la cour et aperçut dans le haut l'ensemble des sujets du roi qui dormaient profondément. Le roi et la reine dormaient sur leur trône. Le prince ne comprenait vraiment pas ce qu'il se passait dans ce château, alors il continua plus loin. Il atteignit alors la chambre de la princesse. Le prince vit la si jolie princesse dans un profond sommeil et ne put s'empêcher de la regarder. « Quelle jolie jeune fille J'ai l'impression d'avoir gagné des centaines de batailles. Je me sens si fier près d'elle. » Il prit sa main dans la sienne et l'embrassa. Le sort se brisa. La princesse ouvrit les yeux. Tout le monde dans le royaume se réveilla de son profond sommeil. Le roi et la reine, les soldats, les animaux, tout le monde se réveilla. Même le feu se mit à vaciller de nouveau dans son foyer. « C'est incroyable J'ai rêvé de vous !» « Toutes ces années, je suis contente que vous soyez enfin arrivé pour me sauver !»« Je vous aime, ma belle au bois dormant. Je ne peux pas vivre sans vous. Voulez-vous m'épouser ?»« Oh oui, mon prince Vous avez sauvé ma vie Vous êtes vraiment mon héros !» Le couple avança dans la salle principale où tout le monde les attendait avec beaucoup d'excitation. Tout le monde applaudit et souhaita la bienvenue au nouveau couple. Oh, « oh, oh, ma chère enfant !» « Nous avons enfin fini d'attendre Tu as finalement trouvé ton âme sœur oh, !»« Mon bébé Je ne peux te dire à quel point je suis heureuse Tu es ma beauté »« Puis-je me joindre à vous <rire> ?»« Bien sûr, mon fils Tu fais partie de la famille, maintenant !» Toutes les bonnes fées et tout le monde dans le royaume se rassembla pour assister à cet événement mémorable Ce sera le jour le plus mémorable dans toute l'histoire de notre royaume. Et maintenant, j'ai décidé d'en faire un jour encore plus précieux. Aujourd'hui, j'annonce officiellement le mariage de ma fille chérie. Le lendemain matin, le soleil allait briller directement sur une petite hutte sombre au fond de la forêt. Cette même petite hutte dans laquelle vivait la fée noire... Oh ah ah ah ah la fée noire a brûlé et de ses cendres est sorti le même petit papillon brillant qui avait hypnotisé la princesse le papillon vola en direction du royaume et alla se poser sur un rocher près de l'étang où se baignait la reine immédiatement le rocher se transforma en crapaud. La reine et la princesse étaient dans les temps en train de faire une prière au Dieu-Soleil. Soudain, la reine remarqua la présence du crapaud et le reconnut. « Quelle bonne surprise Monsieur Crapaud, le messager du Dieu-Soleil, tu reviens à nous après tant d'années !»« Cette fois, Dieu m'a envoyé pour bénir le royaume. Vous venez de sortir de la pure malédiction de la fée noire. Mais à la fin... « Le dieu soleil l'a réduite en cendre, et ce dieu a envoyé un cadeau à la princesse, un papillon scintillant !»« Oh, le revoilà !» La reine invita le crapaud à bénir le jeune couple lors de la cérémonie de mariage. Oh. Le jeune couple se maria dans un grand festin. Tout le monde remercia le ciel pour cet événement. « Tous vos vœux seront exaucés pour le restant de vos jours !» Et depuis cet instant, il vit curteureux pour toujours.